Bismillah, alhamdulillah, wassalat, wassalamu ala Rasulullah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man ittaba'u da, summa amma ba'd Donc, nous continuons dans l'étude du musn de Al-Ajramiya, dans euh, la grammaire de la langue arabe Et donc, euh, avant de continuer, euh, j'aimerais juste... Euh, apporter une petite précision concernant quelque chose que j'ai dit la dernière fois euh, concernant le zikr qui est la ilaha illallah wahdahu la sharika lah la humulka wa rahudah wa rahul donc euh, à un certain moment j'ai dit que ça fait partie de adkar sabah et al-masa mais c'est plutôt un zikr qui, est, euh, qui fait partie hein, je pense que c'est un zikr qui fait partie de Adkar de Bursalat, Al-Khassab, Sobhwa, Al-Maghryb. Parce que les Adkar de al ça se fait, comme on a dit dans la même séance, ça se fait après Al-Zohr. Après Al-Zohr. Donc là, ce zikr, il fait partie des Adkar qui se rajoutent aux Adkar de bursalat, mais qui concernent uniquement euh, al -subh et al maghrib Très bien. Et donc, la dernière fois, on s'est arrêté Uh, sur uh, drouf al-zaman, drouf al-zaman. Et on a presque terminé. Il uh, restait juste de préciser uh, que ce qui a été cité uh, sont des exemples et ne sont pas tous les drouf de al-zaman. Ce ne sont pas tous les termes qui expriment al-zaman. Parce que donc dans les, les explications on trouve Donc, les auteurs ou les commentateurs citent d'autres termes, d'autres termes que ce qui a été mentionné. Donc, on dit, euh, après ce qui a été cité, tel que... saharan, euh, ...et ainsi de suite, on dit... Hein? Aussi, on dit et ainsi de suite parmi les noms des périodes, hein? De, les noms qui, qui indiquent des périodes, d'accord Comme hein? comme le terme un moment, comme waktan, d'accord Aussi c'est un dur j'ai voyagé wakt ou bien saatan, comme ou bien saatan. C'est hein mais dans la langue arabe, c'est ça ne signifie pas les 60 minutes. C'est pas une heure, c'est pas une traduction, donc on ne traduit pas par une heure vraiment, mais par un moment. Hein, donc c'est euh, on le trouve dans la langue arabe ancienne avant donc euh, que soit euh, Définis donc ces 60 minutes ou avec les secondes avec les donc là c'est à dire un moment hein? un moment donc plus ou moins long hein? un moment plus plus ou moins long c'est ça on le trouve même dans certains hadiths hein c'est à dire même cette salat fi ou même même à la كان له ثواب كذا ومن في كان قرب <try> بدنا ومن في C'est-à-dire il y a des moments. C'est-à-dire celui qui va aller à la mosquée le premier temps, euh, il aura une grande récompense et celui qui vient après il aura moins et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il avait dit à l'islam. Euh, celui qui vient donc dans les dernières heures, c'est comme celui qui a euh, présenté comme offrande ou comme sacrifice, qui a présenté un œuf. Hein, un œuf. Très bien. Euh, donc on dit waqtan on dit Sa'atan, on dit donc Dohan, Doha aussi, Doha qui est à un moment connu, c'est euh, depuis faire depuis le lever du soleil on dit lorsque le soleil se sépare et n'est plus donc on ne le on ne le voit plus euh, attaché hein, dans la vision à la terre euh, depuis qu'il se sépare hein, donc de, de la terre ka' c'est à dire la mesure de deux lances dans, dans notre vision la mesure de deux lances jusqu'à, c'est-à-dire le moment qui précède euh, Azhor. C'est-à-dire lorsque, donc, il y a un waqt qui est waqt de al Karaha, un moment de al Karaha, hein? Qui, qui est avant, juste avant Azhor. Quelques dix minutes, hein? Ou, ou, ou un peu plus ou moins, qui sont un waqt de al Karaha. Hein? Parce qu'il y a trois moments de al Karaha de, de, de la salade euh, nafil al-mutlaqa, hein, cest dire après, c'est-à-dire la salas de sob, et après la salas de al-asr, hein, jusqu'à, donc, al-maghrib, et après salas al-sub, jusqu'au lever du soleil, ça c'est le wak de karaha, et il y a un troisième temps de al-karaha, c'est avant-apr, mais c'est, c'est très court, c'est pas comme les, les, les, les, les deux que je viens de mentionner. Donc, mais c'est wak de karaha, c'est awqad de karaha, C'est des awakas do de karaha pour nafila al-mutlaqa. C'est-à-dire, si quelqu'un veut prier deux raka'at ou, ou, ou quatre raka'at, mutlaqan, qui n'ont pas une cause. Euh, si tu veux, lui demandes, tu vas lui dire, qu'est-ce que tu veux prier? Il va te dire, je veux prier 2 raka'at nafila. Donc là, ça, ça c est, c est, cela est concerné par l'interdiction, par al-karaha. Parce que c'est interdit de prier dans ces moments. Hein? Et donc euh, il peut faire nafila dans les autres moments Mais donc dans ces moments Il ne fait pas ce genre de nafila Mais il peut faire ce qui a une cause Telle que salat al-sikhara Telle que tahiyyat al-masjid Et donc les, les choses similaires qui ont une cause Qui ont un nom On dit tahiyyat al-masjid Qu'est-ce que tu veux prier Je veux prier Tahiyyat al-masjid Qu'est-ce que tu veux prier Je veux prier salatu euh, al-jinaza, par exemple. Qu'est-ce que tu veux prier? Je veux prier salat al-sikhara. Je veux prier salat at tauba J'ai commis donc une erreur et je veux me repentir. Je vais prier de rak'at. Donc, pour qu'Allah me pardonne. D'accord? Je fais dua et ainsi de suite. Ou bien, aussi, je peux faire deux rak'at avec l'intention de salat at tauba Très bien. Donc là, ce sont des salawats qui, sont, qui ont une cause et qui ont, euh, une appellation et qui ont un nom. Donc là, ces salawats ne sont pas concernés par le karaha, par les awkhats de al Ce qui est concerné par l'awkhats de al c'est, nafil Mutlaka. Donc là, on a dit ad-duha. Ad-duha, c'est depuis le lever du soleil, hein, jusqu'au moment où, donc, va intervenir ce temps qui est, al qui est avant d'or, quelques minutes avant d'or. C'est un morceau de karaha. Jusqu'à ce que Zohr soit donc, euh, annoncé. Et que donc, là, vous pouvez euh, prier. Très bien. Donc là, Dohan, euh, euh, on le dit aussi. Euh, très bien. Et on dit aussi, Lachvasan, Lachva, un instant, un moment, bref. Un instant, Lachvasan, d'accord et al ça, ça, ça vient de al cest c'est-à-dire le regard c'est pour signifier que c'est euh, un moment très bref hein? parce que Allah, c'est-à-dire il l'a regardé lahadahu il l'a remarqué il l'a aperçu d'accord Allah c'est donc euh, donc euh, le regard et donc là Allah, c'est-à-dire c'est aussi un moment qui est très bref hein qui est très bref zamanan Un, un certain temps, Zemenen. Et donc Zemenen, ça peut être plus ou moins long, Zamanen. J'ai donc euh, étudié dans cette ville euh, donc, pendant une certaine euh, durée. Hein. On ne sait pas est-ce qu'il a étudié quelques mois ou quelques années, hein, ou plus ou moins. Zamenan, donc le, le terme zamenan, il est plus ou moins long, donc on, il n'est pas précis. Amen, ah, ça c'est clair, Amen. <coughs> ou senaten, on dit aussi senaten, hein, senaten, ou amen, c'est-à-dire une année, shahran, osbouan, euh, et ainsi de suite. Et aussi on dit burhaten, burhaten ça correspond à l'achva. Burhaten min zamen, hm, burhaten, c'est un moment qui est très court, burhatan. Hein? Donc remarquez-vous, borehatan min Je l'ai remarqué, je l'ai aperçu, hein? je l'ai regardé hein? pendant un, un moment très bref. borhatan min azaman, aussi. Donc il y a un terme qui qui exprime cette fois le temps qui est très euh, plus euh, plus long. ridhan on dit rizhen, ridhan C'est pour signifier quelque chose qui, qui, qui, qui a duré longtemps. Ridhan min az Donc, euh, par exemple, tel pays, il est, il est resté sous la colonisation. Hein? Donc, on peut employer ce terme ici. Hein? Il est resté sous la colonisation pendant une certaine période hein, une certaine période très bien, donc là c'est pour les Zorofs euh, de Az-Zaman c'est à dire euh, les les termes qui, qui vont nous introduire hein, la circonstance temporelle maintenant on va passer à Darf Al-Makan Al-Matin Rahimullah avait dit Wa Darf Al-Makani Al-Makani D'accord بتقدير في نحو وخلف ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وهنا وما ذلك. Donc le complément circonstanciel de lieu est le nom de lieu. C'est un nom qui va indiquer un lieu hein, qui va indiquer le lieu il est mansoub il est mansoub donc ces termes comme vous voyez khalfa, amama, kuddama ils sont donc dans la position de an-nasb euh, ou bien ils, ils prennent donc même la marque de an-nasb euh, il est mansoub pourquoi pour ad-darfiya al parce que c'est un darfiya et darf ad darf en arabe il est mansoub Hein, donc on continue toujours dans Mansoubet On suppose que l'action se déroule dans tel endroit. C'est pourquoi il a dit c'est-à-dire c'est qu'on considère que l'action s'est déroulée dans tel, mo dans, dans, dans tel euh, lieu, dans tel endroit. C'est pourquoi c'est-à-dire il indique le lieu. Il indique le lieu. Très bien, on va voir le premier dans un exemple, on va voir le premier qui est « amama »,« amama »,« devant »,« waqaftu amama al-shubbaki »,« waqaftu amama al-shubbaki shubaki. je me suis mis devant le guichet », par exemple, « je me suis mis, mis devant le guichet ». Donc là, euh, « amama » c'est un « darf makan »« mansoob »« wa huwa mudaf al-shubbaki mudafun ilay ». Hein, parce qu'il nous indique là où il s'est situé. Hein, là où il s'est situé, ce sujet parlant. « Donc, il nous indique l'endroit où il était situé. Très bien. « Amama », ce qui s'oppose à « Amama », c'est « Khalfa ».« Khalfa », derrière. « Sallaitu khalfa l'imami. »« Sallaitu khalfa l'imami mubasharatan. » Pour ne pas laisser de, de doute, hein. C'est-à-dire euh, j'ai prié derrière l'Imam, juste derrière l'Imam. C'est pour signifier que ce n'est pas dans, une, dans un autre rang, hein, mais juste derrière lui. Donc là derrière ça signifie aussi, c'est-à-dire que, que je me suis situé derrière lui. Hein, derrière lui. Très bien. Aussi euh, Kuddama uh, Kuddama uh, Qui a le sens de amama C'est-à-dire, il a le sens de amama Devant Kuddama uh, Ma J'ai marché, euh, marché Devant le groupe Pour leur indiquer Le chemin, par exemple J'ai marché devant le groupe Pour leur indiquer Le chemin ou l'itinéraire. Très bien. Ce qui euh, s'oppose à Quddama, ah, c'est Wara'a. C'est Wara'a. Derrière. Hein, comme amma s'oppose à Khalfa. Donc, Wara'a. Waqaftu Wara'a As-Safi. Waqaftu Wara'a As-Safi. D'accord Si par exemple, quelqu'un trouve une, donc, des gens alignés, sont en train de faire la queue, il va bien sûr se situer derrière, derrière eux « je me suis mis derrière la queue »« derrière le rond » par exemple « Wara très bien « fauqa »« fauqa » qui signifie c'est-à-dire euh, que c'est en haut « fauqa »« sur » on peut traduire par « sur » exemple « je laisse au fauqa al-kursi »« je, l糞ar, je, ufra, je, lister, je, je me suis assis sur la chaise, Je me suis assis sur la chaise. C'est un nom donné lieu au lieu haut c'est-à-dire, c'est celui en haut. Ce qui s'oppose à a, c'est tahta, tahta sous. C'est un nom donné au lieu bas Nim tu تحت الشجرهتي, Nim tu je me suis endormi sous l'arbre n'im tu euh, <coughs> inda, inda" hein, maintenant le terme inda euh, qu'on peut traduire par chez, c'est che", un nom pour l'endroit proche hein, faites, faites très attention c'est un nom donné à l'endroit proche inda d'accord exemple Bitu inda <młysza> khali Ou inda khalati J'ai passé la nuit Chez mon oncle Maternel Ou bien chez ma tante maternelle Bittu inda khali Ou inda khalati J'ai passé la nuit Chez ma tante Ou bien chez mon oncle Très bien Le prophète a employé Ce terme dans un hadith Très important Il y a des gens qui citent ce hadith mais ils le citent tout en, vraiment, sans préciser le sens de ce indah. Et les gens de la sunnah, ils regardent les termes et ils s'arrêtent sur les termes de al wahi. Le prophète a dit, « A'vamul jihadi, kalimatu haqqin, sultanin jair »« sultanin jair » al-jihadi Sultan jair euh, Le combat dans le sentier d'Allah Le combat dans le sentier d'Allah Le combat le plus grand Est de dire une parole de vérité Chez un gouverneur injuste Si on veut traduire ce sens hein, Si on veut traduire c'est à peu près ce sens Mais faites attention lorsque je vous ai dit C'est un nom pour l'endroit proche C'est-à-dire si tu veux dire cette parole, c'est chez lui. Mm -hmm. Tu vas aller chez lui et lui faire le conseil. Hein? Et faire le conseil. Quand Moïse -il, lorsqu il est lorsqu'il s'est rendu chez Pharaon. Hein? Chez Pharaon, il est devant lui, il est en train de l'inviter à donc à la religion d'Allah. Voilà. Pour ceux qui donc veulent faire donc ce, ce genre de Jihad, il doit se rendre chez le gouvernement et lui donner le conseil, lui dire voilà. Si, donc, euh, vous euh, corrigez telle chose dans telle région, ou tel endroit, ou tel secteur, hein, dans l'enseignement, ou dans la, le, la santé, ou tel aspect. Hein, donc là, il, il, il, il va, donc, lui prodiguer le conseil. Mais, euh, ces gens d'Albida, les gens d'innovation, qu'est-ce qu'ils font Ils écrivent dans les journaux ou bien ils vont parler dans les télé, ils disent nous on est en train d'appliquer ce hadith. Ils ne sont pas en train d'appliquer ce hadith. Ils sont en train donc d'appeler les gens à se révolter et, et à ce que les musulmans euh, donc euh, se révoltent contre leur gouverneur. Et là ce n'est pas la piste indiquée par la sunna, par le, la sunna du messager Ali Le messager alayhi Hissalat lorsqu'il a donner cette parole il l'a précisé par ce terme et il y a un hadith similaire que je vous rappelle aussi lorsque le prophète il a dit d'accord il a dit je traduis un peu Euh, approximativement, il a dit celui qui a donc un conseil à donner à quelqu'un qui a une autorité hein? il ne doit pas le, le, le dire ouvertement en public devant les gens comme font ces gens maintenant dans les journaux et dans les télés etc ou sur les chaînes radiophoniques hein? ou sur les sites ou dans les réseaux sociaux hein? mais comment il doit procéder il doit aller jusqu'à euh, le tenir par la main c'est à dire être très proche de lui c'est comme de tout à l'heure il soit qu'il soit c'est à dire euh, seul avec lui hein? non pas devant quelqu'un pour que cette information ne soit pas euh, diffusée et que donc cela euh, va amener donc que les musulmans par exemple, euh, vont donc euh, rentrer en conflit euh, les uns euh, contre les autres. Hein? Il doit être, c'est-à-dire en tête-à-tête tête avec lui. S'il va accepter son conseil, s'il va accepter son conseil, il lui dit « khairan pour ton conseil ». Et il va appliquer. « le tant mieux !» Ou il leur a dit allez, s'il ne va pas accepter son conseil, s'il va rejeter son conseil, ce conseiller, il a, il a fait ce, ce, ce qu'il il a fait son devoir. Voilà les mmh. gens qui veulent s'acquitter de leur devoir. Mmh. Non pas les, les gens qui veulent toujours euh, parler euh, euh, aux sociétés, ainsi de suite, pour euh, donc, euh, faire l'attention, créer l'attention dans les sociétés. Hein, créer l'attention, regardez ce qu'ils ont créé comme. Dégâts Comme dégâts Et le, euh, le problème c'est qu'ils ne s'arrêtent pas Le problème ils ne s'arrête pas là Le problème c'est qu'ils ne s'arrêtent pas Jusqu'à maintenant on est en train de dire Leurs paroles ils, ils continuent sur la même piste Ce Et ce Et ce Et ce Arour Et le Qarni Et ainsi de suite hein, ces, ces prêcheurs d'égarement Et ces gens qui incitent les, les, les foules à se rébeller contre leurs gouverneurs. Hein, donc, euh, ils ne s'arrêtent pas. Ils continuent à faire, ce, à faire ce travail de destruction des sociétés. Ils n'ont pas euh, pris la morale de la destruction euh, qu'ils ont engendrée en Syrie, par exemple, et ailleurs. Hein, ils ne prennent jamais donc, euh, la leçon. Ils n'ont pas pris la leçon des, de ce qu'ils ont engendré en Algérie durant les années 90 donc euh, avec donc le début des, de 2001 jusqu'à à peu près 2007 ou 2008, lorsque les choses se sont stabilisées un tout petit peu. Hein, cela a coûté beaucoup de vies et beaucoup de pertes humaines à ces sociétés. Et ces, ces gens continuent comme ça. Très bien, donc là, concernant le terme « inda », il veut dire « chez ». Lorsque quelqu'un même, donc il a une boutique, il dit « Chez euh, Intel, il met son nom pour que il va recevoir des clients. Il ne met pas chez Intel pour que tu ailles ailleurs, hein, que tu ailles ailleurs. Il dit, euh, Inda euh, Hisham ou Inda Isam ou Inda Fulan, tu, tu seras le bienvenu donc dans dans dans ma boutique. Inda, in c'est pour pour te recevoir dans ma boutique, non pas que je suis en train de dire te c'est-à-dire que tu, si tu vas aller n'importe où donc euh, je serai satisfait que comme si tu es venu dans, dans ma boutique donc là chez euh, donc Inda, c'est chez c'est-à-dire c'est donc un dieu qui est très proche par rapport à celui qui, qui est en train de de de, de, de parler oui salut khalfa l'Imam Imouba Sheratan salut Firouzayl khalfa żarfu miejsca, mofurn bie, im, mubtaa, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, C'est comme euh, une sorte de Sokid, mais je dois donc euh, revoir ce point. Euh, c'est comme un saukid so que tu es en train de mettre l'accent sur. C'est un saukid so par rapport à Khelva. Mm. C'est tu es en train de mettre l'accent sur euh, sur ce donc euh, cet endroit, hein, ce, ce Dorf pour que l'esprit n'aille pas euh, ailleurs que tu, que peut-être que c'est Khalf imam mais peut-être dans, dans le second rang ou le troisième. Mais Muba, c'est pour mettre l'accent sur euh, le, le, le par rapport au terme qui a précédé. D'accord mm -hmm. Très bien. Euh, tu avais un autre avis, non C'est ok, donc. D'accord, on peut donc réviser ce point, Charles. Très bien, donc là, l'Inda. Le terme suivant, c'est ma'a. Ma'a qu'on peut traduire par avec. Il signifie le ma'iya, la compagnie. la compagnie. C'est un nom qui signifie la réunion et l'accompagnement. C'est-à-dire que tu étais en réunion avec un tel, que tu étais avec lui. tu Ça a fait tout comme exemple. J'ai voyagé hein, avec mes copains ou avec mes camarades ou avec mes amis. J'ai voyagé avec mes copains. Donc là, hein, ça signifie le ma'iya, et ça signifie la et ça signifie, signifie c'est-à-dire que j'étais avec eux hein, et non pas que j'étais dans, dans c'est-à-dire euh, séparé par rapport à eux. Donc là, ça, ce, ce terme, il signifie la proximité. Hein. Al-Mahia. Euh, comme euh, aussi, donc, Al-Mahia euh, <coughs> euh, to Allah subhanahu wa ta'ala, les, les, les Awliya. C'est une Mahia de. de quoi? C'est une Mahia de Al-Nusra. Al-Ilm et Al-Ihaata. Al Allah Azza Jal, euh, par rapport à ses serviteurs. Waho ma'akumu aina ma kuntum. C'est une Mahia de quoi? De Al-Ilm. Hein? Et de al -Ihata. Et par rapport aux croyants, c'est une ma'iye de al-Nusra. D'accord? C'est une ma'iye de al-Nusra. dit, ha, wa kuntum, Allah est y avec vous, o que vous soyez. C'est une ma'iye de al -Ilm. Il sait ce que nous sommes en train de faire. Il sait, où, Donc, où, où que l'on soit, hein? Euh, Allah SWT, Et aussi, donc, lorsque donc, le prophète, il a dit à son compagnon, à son compagnon Abu Bakr, « La tahsan inna allah ma'ana » Et lorsque, donc, Moïse, dans une situation similaire, il a dit « Kalla inna ma'ai rabbi siyahdine »« Allah est avec moi, il va me guider » Lorsqu'ils étaient poursuivis de, par Pharaon, hein? par Pharaon. Donc là, c'est une maïa de quoi dans ce cas C'est n'est pas la, la, la maïa générale de tout à l'heure, on a dit que c'est une maïa de Al-Ilm de al mais une maïa pour ces deux messagers, c'est une maïa de Al-Nusra, le secours, hein, le secours. C'est une maïa qui va les soutenir et les secourir. Hein. Et c'est clair que c'était un secours euh, éclatant et clair. Très bien nonque euh, al ma'yas parce que donc il y a des gens qui donc euh, ils confondent lorsqu'ils citent ce ce ce ce genre de versets, lorsqu'ils citent par exemple wa huwa ma'akum ayna ma kuntum il dit que Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous par c'est faux là ça c'est faux, faux hein ça c'est la parole donc des ashari, c'est la parole de gens des soufis hein de wahdat al wujud Et de al et de al donc c'est ce sont des paroles qui sont, qui sont fausses, hein, qui sont des fausses qui veulent dire que Allah il est dans, dans euh, il est euh, donc euh, donc, euh, donc euh, il fusionne avec sa créature. Là, c'est un sens qui est faux. Allah subhanahu wa taala est mm. au-dessus mm. de bi ilmihi, hein, bi ilmihi subhanahu wa taala. donc euh, Ne se mélange pas avec sa créature, avec sa création. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, fauqa l'arj. Mm. Hein, Aïna Allah, Allah fauqa l'arj. Allah fauqa l'arj, subhanahu wa ta'ala. Très bien. Maintenant, après ma'a, on passe à isa'a. Isa'a, euh, on peut l'expliquer par muqabila, hein. Isa'a muqabila, en face à face, hein, En face de, vis-à-vis de. Je laisse tout Isa à Foulain. Je laisse Isa à Foulain. C'est-à-dire, je me suis assis en face à face d'un tel. D'accord Ou bien, je laisse sous Isa à assis. Je me suis assis vis-à-vis -vis, de la cheminée. Il faisait très froid. Hein? Donc, je laisse tout. Je laisse tout Isa à l'midfaiti dès que je me suis donc rendu à la maison, hein, je me suis assis vis-à-vis -vis de, de la cheminée pro, à proximité de la cheminée, d'accord c'est-à-dire euh, vis-à-vis d'eux, en face d'eux et non pas seulement à proximité, mais en face d'eux ça c'est Isaiah. Isaiah. très bien euh, tout à l'heure lorsqu'on a cité Ma'a Hmm? Al-Arabi mówią, les Agrabi mówią Sirna wal qamaru ma'ana Sirna wal qamaru ma'ana wa sirna wal ma'ana ma Est-ce que, est, est -ce que cette Est-ce est est que cette Est-ce que C'est-à-dire de al-khilat Est-ce que c'est une ma'iyah Qui signifie que c'est mélangé il, il était en train de marcher avec nous non. Les Depuis longtemps, disaient Sirna wal ma'ana Hein? Nous avons marché de telle ville jusqu'à telle ville alors que le, la, la lune était avec nous. On la voyait. Mm -hmm. euh, ah, y, y, y, y al mm -hmm. bi ilmihi, bi y hein? Il nous voit, il, il nous entend, et donc il sait ce que nous faisons, il sait ce qu'il y a dans, dans nos poitrines. Euh, il est, euh, euh, donc euh, il nous domine. Donc euh, euh, mais ça, ça ne signifie pas qu que, que donc comme donc disent les les soufis c'est du sophisme de même et de l'excès et de l'exagération que de dire que Allah wa il se mélange avec ses créatures Très bien. Donc, euh, nous marchions tandis que la lune hein, était au-dessus de nous. Hein, était au-dessus de nous. Très bien. Hizaa, euh, avec zal al-mu'jama, près de ou à proximité de. Hizaa, euh, près de ou à proximité de. Je laisse sur hizaa al Hein, je me suis assis près de la Kaaba, par exemple. Près de Al-Beit. Je me suis assis euh, à proximité ou près de Al-Beit. Je laisse ce à fulain, À proximité de lui. Hein? Je laisse ce à fulain. Donc là, hiza'a signifie la proximité. Hein? Signifie hein, la proximité. Très bien. Donc. Euh Maintenant, euh, Tilqa'a, euh, c'est comme tout à l'heure euh, Iza'a, c'est-à-dire vis-à-vis d'eux. Mais tout en se donnant tel, tel endroit comme une direction pour moi. Hein, euh, comme il y a dans euh, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque Moïse alayhi salam, il s'est dirigé vers Median. وَلَمَّ a الْقَى أَمَّدِيَنَا قالَ عَسَى رَبِّ أَيْ sawa سَوَاءَ السَّبِيلَ Lorsqu'il s'est dirigé vers hein, Median, vers, c'est-à-dire la région ou bien la tribu de Median, il a dit, euh, j'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala va me guider. J'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala va me guider. Donc là, euh, Tawajdatu tilqa'a al-qiblati Al-mu'min, Musali, le prieur Lorsqu'il lorsqu veut prier, il, il, il se dirige Vis-à-vis de la Qibla Lorsqu'il connaît la, la Qibla, il doit se diriger vis-à-vis de la Qibla Et lorsqu'il ne connaît pas, il doit demander Et s'il a fait l'effort de demander et il n'a pas eu de résultat Et là, euh, une, une, si quelqu'un vient l'avertir au cours de la prière, il change de direction. Mais s'il termine et que quelqu'un vienne après et va lui dire que Tu as prié, euh, donc euh, non pas en direction de la Ribla, qu'est-ce qu'il fait Est-ce qu'il refait cette prière Il ne refait pas cette prière. Il ne refait pas cette prière parce qu'il a fait. Parce qu'il a fait ce qui était possible. Il a essayé de demander, il n'a pas trouvé. Mm -hmm. hein? Et donc, il a fait l'effort euh, et il a prié. Donc, mm -hmm. sa prière, elle est valide. Donc, il y a une différence entre valide et entre acceptable. Elle a été acceptée. Nous, on ne, on ne connaît pas, est-ce qu'elle a été acceptée ou non. La prière d'un tel. Mais on connaît qu'elle est valide. Sa prière, elle est valide. Sa prière, elle est valide. Hein? Sa prière, elle est valide. Donc, pour tilqa'a tawajjatu tilqa'a al-qiblati. Je me suis orienté, je me suis dirigé vers la Qibla. Tilqa'a veut dire vers, hein? en direction de. D'accord euh, Comme il y a aussi dans la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا صُرِفَتْ tilqa ashabin nar qalu rabbana la tajalna ma'a al-qawmi al-zalimin hein c'est la est-ce est que vous vous rappelez hein de ce verset hein ça c'est un verset qui est dans la sourate al-a'raf hein dans la sourate al-a'raf les gens qui qui sont sur l'araf sont sur les murs hein euh qui sont euh, les gens de l'araf araf c'est sont des gens Pour qui les hasanats et les Sayyats sont équivalentes. Ils regardent de ce côté, ils regardent que les gens du paradis sont entre, ont commencé à goûter le plaisir et les délices du paradis. Et lorsqu'ils regardent de l'autre côté, qui est le, le verset qui nous concerne ici, mm « surifas -hmm. » Qu'est-ce qu'ils disent hmm? ?« Oh Allah, ne fasse pas qu'on soit parmi les, les gens injustes. » Donc là had ou ناس nous donne une leçon aussi hein? regardez ils sont dans une dans une situation très difficile hein? très difficile parce qu'ils ne savent pas est-ce qu'ils vont se rendre au paradis ou bien en enfer ils c'est pourquoi si tu donc tu, tu tu fais la moindre action elle va te donc euh, Elle va faire que tu sois de, de, donc, de, du côté des gens du, du paradis. C'est pourquoi le prophète a.s.w. dit an, a bi hein? Ne méprise ou bien ne sous-estime aucune œuvre. Ne serait-ce que de rencontrer ton frère avec un, un visage souriant. Un visage souriant. Hein? Il ne faut pas dire que telle action élimine, mais est minime, est-ce que je vais la faire ah, Donc je laisse tomber, c'est pas important. Si c'est important, toute action qui se rapproche de la même si à ton regard elle est très petite, regardez, elle peut coûter cher hein, pour quelqu'un. Donc, comme ici, donc, dans cette situation de, des gens de Al-A'raf. Très bien. Euh, après Tilqa'a, il y a Huna, ici. C'est un nom démonstratif pour l'endroit proche, Huna. Nous, on va dire Huna fil-Ghorfati. Donc c'est par opposition à Huna qui indique l'endroit lointain. Huna, c'est pour l'endroit proche, ici. Et donc, euh, pour exprimer l'endroit, euh, lointain, on va dire, ailleurs, hunaka, ici et ailleurs, comme on dit, ici et ailleurs, huna, wa hunaka, huna, beladul islam, wa hunaka beladul al-kufr, d'accord? Ici, c'est le pays, donc, de, donc, d'islam, c'est une terre d'islam, alors que dans, dans, tel autre pays, c'est, euh, c'est, Un pays ou bien une terre de mécréance. Donc, euh, Huna, c'est par opposition à Hunaka. Par exemple, Huna. <coughs> Le commandant s'est mis debout ici. Hein, dans tel endroit, il s'est mis debout, il s'est arrêté hein, pour organiser, par exemple, son armée. Donc là, c'est Huna. Après Huna, Euh, on va prendre maintenant <coughs> <coughs> Samma Faites attention, il ne faut pas confondre entre Samma et entre oui. Summa Summa c'est avec Adam Et ça signifie la succession J'ai fait ceci Summa J'ai fait autre chose Fa'iltu <sum> kaza summa Summa Summa nimtu Derasu kitaba kadaa, somma, Ça, c'est somma. Mais somma, c'est un nom démonstratif hein, pour le lieu loin, lointain. Somma, c'est pour un endroit qui est lointain par rapport à mutakalim, par rapport au sujet parlant. Par exemple, si on dit Lama zahabtu lorsque je suis je me suis rendu là-bas. Hein? I stafatow. I stafatow. Mnie l'ulama, on mówi o tym, jak to. Lama zahabtu samma, i euh, Lorsque je me suis euh, rendu là-bas, j'ai profité hein, des gens de science ou bien de, des Mashaïr, ou bien donc des apprenants de science. Par exemple. Lama zahabtu samma. Uh, et comme a, ce nom il a été cité dans le Coran Karim hein, uh, mm -hmm. wa hein? et واذا وَإِذَا si tu regardes là-bas hein il Allah subhanahu wa uh, nous décrivait donc, euh, des aspects du paradis mm -hmm. il a dit Si tu regardes là-bas hmm? tu verras un bienfait et un royaume immense un royaume immense donc nous devons euh, être actifs et, et œuvrer et travailler pour ce royaume immense biizhnillah euh, voilà donc euh, et, et donc euh, les commentateurs hein, citent aussi d'autres termes ils disent ainsi de suite comme de dire aussi yaminan ou, euh, ou yamnatan wa yasra yamnatan wa yasra. Uh, wa par exemple uh, memin uh? c'est à dire je me suis ou bien je l'ai cherché à gauche et à droite uh, J'ai marché à gauche et à droite pour le retrouver par exemple uh? ma j'ai marché à droite et à gauche par exemple Très bien. <coughs> Voilà pour ce qui est maintenant de ad-darfain, darf zaman wa darf al-makan, maintenant on va euh, commencer aussi babu al-hal. Hein, on va commencer babu, babu al-hal. Et peut-être qu'on va marquer une petite pause pour euh, euh, reprendre pour que l'enregistrement ne soit pas euh, très long inshallah.